Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'écoute de notre magazine sur le règlement scolaire du lycée du Saint-Esprit. Des règles de fonctionnement sont nécessaires à la vie de toute communauté. Il est donc indispensable qu'un établissement de scolarité en possède. Le règlement scolaire du lycée du Saint-Esprit précise la façon dont chacun doit s'y comporter et les limites à ne pas franchir. Il est l'expression des règles de vie, des devoirs de l'ensemble de la communauté scolaire. Inscrit à l'arrière du carnet de correspondance de chaque élève, le règlement scolaire n e s Nul n'est censé l'ignorer. En le signant, il devient une sorte de contrat que chacun est tenu de respecter. Le règlement scolaire est parfois sujet de polémique. Le club média s'est intéressé à savoir différents points de vue des élèves et la position de l'encadrement. Les premiers visés par le règlement sont les élèves. Ce sont eux qui sont sanctionnés lorsqu'ils ne le respectent pas. Sur le micro du club média, ils nous ont exprimé leurs différentes lamentations. Ils répondent à la question de n i s e Marlène Timiyadjou de la 3e Sciences B. Pourquoi oublier incarner à la discipline et nous retrancher des points C'est tout à fait normal d'oublier quelque chose. On est tous des humains. Pourquoi nous retrancher des, des points juste pour ça Moi, je trouve que c'est exagéré. C'est retrancher à beaucoup de points pour rien. Tout simplement, il s devrait e n être moins rigoureux. Je ne suis pas du tout pour、euh, le règlement qu'on nous a imposé. En tant que fille, on nous oblige. Non, pas faire coiffer, mais couper les cheveux juste avant les vacances. Et ça, c'est franchement injuste. Je n'aime rien dans le <rire> règlement scolaire. Tout, c'est du chaos. Premièrement, les, les chaussures. Quel problème a t o i n s i on porte des chaussures ouvertes ou bien si on porte d e s chaussures canyales Le problème est de voir nos ongles. Est-ce que nos ongles posent des problèmes Il n'y a pas moyen de changer cela. J'aimerais bien qu'on change cela parce que ça nous dérange beaucoup. Je crois qu'on essaie de nous encadrer comme des prêtres et des nonnes. Eh bien, Je crois qu'on devrait changer cela. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on nous laisse avoir nos cheveux comme les escapers et porter des chaussures ouvertes pour laisser nos s r e t é s respirer. Le retrait de 5 points pour nos n e t t o y a g e des locaux. À ce que je sache, il doit y avoir un personnel chargé de ce genre de choses. Donc, à quoi bon Moi, ce que je n'ai pas dans le règlement du Saint-Esprit est le fait que nous sommes obligés de porter toujours des chaussures fermées. L'inconvénient est qu'il y a des élèves qui ont des problèmes au niveau des orteils et qui aimeraient porter des sandales, par exemple, histoire d'aérer leurs orteils. Moi, j'aimerais qu'on nous donne la liberté de choisir nos chaussures, genre, les sandales ou autre chose. Euh, le règlement scolaire n'est pas précis parce qu'il y a des fautes qui ne sont pas inscrites dedans. Bon, on ne peut pas faire confiance à leur appréciation par rapport à, à des fautes données. Le respect du règlement scolaire est non seulement une affaire des élèves, mais aussi une préoccupation de plusieurs intervenants dans le monde scolaire. Pour bien comprendre l'état de lieu de l'appréciation du règlement scolaire au lycée du Saint-Esprit, voici le reportage de ma consoeur Sarah Bridnet Kaganois de la t r o i i s è m e Lettre Moderne. Nous sommes au lycée du Saint-Esprit. Il est 10h30. Certains élèves sont un peu partout dans les enceintes de l'école. D'autres font la chaîne devant la cantine. Au lycée, il y a un ensemble de prescriptions auxquelles tous les élèves doivent se conformer. C'est le règlement scolaire. Parmi les élèves, Queen Shadia, déléguée de la 7e A. Selon elle, il réside une certaine différence entre l'école primaire et l'école secondaire, surtout dans le domaine de la discipline. En tant que délégué, je dois assumer mes responsabilités. En tant que responsable de classe, observez-vous beaucoup de sanctions Oui, j'en observe et fréquemment. Quelles sont les fautes qui sont le plus、euh, punies La désobéissance envers le délégué, le bavardage en classe. Avez-vous observé l'une ou l'autre différence entre l'école primaire et l'école secondaire en ce qui concerne la discipline? Oui, parce que en primaire, quand tu fais des fautes, on te frappe, mais en secondaire, on te retranche d e s points. Nous nous sommes également entretenus avec la déléguée de la première science P. Elle nous fait part de certaines lacunes qu'elle trouve dans le règlement scolaire du lycée du Saint-Esprit. Elle propose que certaines fautes soient inscrites dans le règlement afin que les élèves ne soient pas punis pour des fautes qui ne figurent pas dans le règlement. Je trouve certaines lacunes parce q u il y a des fautes qu'on ne trouve pas dans le règlement, dans lesquelles on peut se trouver parfois et qu'on peut nous pénir.、Euh, mettre au moins les fautes qui sont fréquemment observées, les mettre toutes, ainsi éviter que les élèves se fassent attraper dans des fautes qu'ils ne connaissent pas. Alors,、euh, quel l est e selon vous l'importance du règlement scolaire? Il y a de l'ordre, oui. Il y a de l'ordre à l'école. Il Ça aide les élèves à se respecter mutuellement et aussi à respecter les profs. Et aussi qu'il y ait un ordre à l'établissement. Cette même préoccupation reste présente chez d'autres élèves. Selon eux, le règlement est injuste. Un jour, j'étais assis sur les garde-fous, comme on les appelle, et là, monsieur le préfet est venu, nous a vu, j'étais avec un groupe d'amis, il, il nous a dit de, de le suivre dans son bureau. Nous, on ne savait pas quelle faute on avait fait. Arrivé au bureau, il nous a donné la liste des fautes. Sur son règlement, on a parcouru, on n'a rien vu. Et là, on lui a demandé, mais monsieur, qu'est-ce qu'on a fait? Il nous a montré ses petits mots, etc. Et qui lui conférait le droit de juger lui-même une faute. Et là, il nous a dit que c'était moins cinq points pour, pour s'être assis seulement sur le garde-fou. Euh, c'est injuste parce que nous, on peut faire une chose, e t considérer que ça, c'est pas une faute. Et si elle s considère n t que c'est une faute, peu importe ce qu'on dira, nous, on, on, sera punis, quoi. Je considère donc que le règlement n'est pas du tout juste pour nous, les élèves. On nous punit arbitrairement et parfois pour de, de, de fausses raisons qu'ils inventent. J'aimerais adresser、euh, une requête auprès、euh, des autorités. Et leur demander de faire un règlement pour les profs, un règlement qu'on communiquera aux élèves pour que, en cas d'injustice, si,、euh, on considère pour nous que c'est une injustice, pour qu'on puisse aller et réclamer en se basant sur une chose qui est formelle, pour qu'on puisse nous écouter, puisqu'il y aura des preuves. Certes, les élèves ont peur des sanctions prescrites dans le règlement scolaire, mais certains éducateurs tranquillisent les élèves et ne mettent pas en avant les sanctions. Je dois dire franchement que je ne suis pas de ceux-là qui punissent beaucoup les élèves, ça je dois l'avouer. Comme je le fais réellement, je n'ai pas regretté. Et seulement ce que je dois regretter, c'est que peut-être je ne contribue pas comme il faut pour vraiment appliquer ce règlement. Et je sais que dans toutes les réunions de le c o n s e i l d'administration, le préfet de discipline demande toujours au professeur de contribuer, de l'aider. Certains élèves trouvent le règlement injuste. Cependant, Il est nécessaire à la bonne marche de chaque institution scolaire en ce qui concerne la bonne éducation. Vous écoutez le magazine du Club Média du Lycée du Saint-Esprit. On parle des doléances des élèves sur le règlement scolaire et les réponses de l'administration. Pour répondre à toutes les préoccupations sur le règlement scolaire, M. Gilbert d o u a i o t préfet de discipline au lycée du Saint-Esprit depuis plus de 15 ans, nous accorde une interview exclusive. Il s'entretient avec Eddie Bollard, il a codé de la seconde Sciences p Bonjour, M. le préfet de discipline. Bonjour, comment appréciez-vous、euh, l'application du règlement? Est-ce facile? Ce n'est pas du tout facile. Le règlement est fait par des hommes, est appliqué par les hommes, c'est pour les hommes. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'objet homme est toujours difficile. Nous attendons à une application directe, stricte de la part de nos élèves, mais ce n'est pas le cas. Le premier problème, c'est que certains élèves semblent ignorer le règlement scolaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a des éléments qui viennent tout à fait selon le contexte. en texte, Qui ne sont pas nécessairement dans le règlement scolaire. Et on est obligé, évidemment,、euh, le règlement on le peut, on ne peut pas tout prévoir, il y a des fautes tout à fait nouvelles. Alors vous voyez que des fois on est obligé de sanctionner l'élève alors que ce n'est pas dans le règlement. Mais d'une manière générale, il est appliqué, nous sommes、euh, satisfaits, mais l'application reste toujours problématique. Euh, certains élèves se、euh, lamentent, euh, ils trouvent que le règlement du lycée est plus sévère que celui des autres établissements. Qu'en dites-vous L'école, c'est une école sous convention entre l'église catholique et l'État. L'école est gérée par les jésuites. Donc, il y, y a toute une manière de voir les choses par rapport à l'éducation. C'est que peut-être vous n'allez pas trouver ailleurs. Vous visez euh, donc、euh, l'excellence,、euh, la discipline, c'est ça Je crois que l'excellence sans discipline est une blague. Nous sommes convaincus que si nous voulons avoir de bons résultats à la fin de chaque année, si nous voulons avoir de bons lauréats à la fin des humanités, il faut que la discipline trouve sa bonne place. C'est pourquoi. Vous vivez tout ce que vous êtes en train de vivre parce que nous croyons à la discipline. Sans discipline, à notre avis, impossible de parler d'excellence. Qui viendrait d'où Parce que l'excellence, c'est un sacrifice. C'est tout un travail qui est organisé. Il faut travailler l'environnement. Il faut、euh, une ligne qui est bien tracée, que tout le monde doit suivre, qui vise en fait cette excellence. p o u v e z v o u s imaginer l'excellence vraiment sans discipline Moi, je n'en vois pas. Il y a une question que beaucoup d'élèves se posent. Pourquoi est-il interdit de porter des chaussures ouvertes au lycée? Avec、euh, le style de chaussures qu'on a aujourd'hui, le modèle, il y a eu une amalgame de sortes de chaussures qu'on ne pouvait pas accepter. Donc il y avait trop de fantaisies dans cette affaire. Or, dans une école, il faut avoir une ligne directrice. Tout, toutes les fantaisies ne sont pas les bienvenues dans une école. Alors quelqu'un nous a fait un clin d'œil, il a dit Mais、euh, si vous laissez les élèves exposer les orteils comme ça, et... Et, et puis apporter、euh, n'importe quel type de chaussures, là vous serez un peu gêné. Donc on s'est inspiré、euh, de ce qui se fait dans d'autres écoles jésuites que les élèves ne portaient pas de chaussures non fermées. C'est cette raison qui nous a poussé à. Exiger aussi aux nôtres de porter des chaussures fermées.、Euh, merci, M. o n s i e u r le préfet de discipline, pour vos éclaircissements. Bon, merci d'avoir pensé aussi à moi. Vous saurez que chaque école a la latitude d'élaborer son propre règlement scolaire tout en s'inspirant de celui émanant du ministère de l'Éducation nationale. Mesdames et Messieurs, C'est par là que prend fin notre magazine. Le sujet du jour était sur les doléances des élèves, sur le règlement scolaire et les réponses de l'administration. Nos remerciements s'adressent à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail, à ceux qui nous ont accordé les interviews, l'administration de l'école et à toute l'équipe de la production du Club Média. À la présentation, la voix était celle de Christa Benita Ingawile de la 3e Science A. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Au revoir.